Sistema, élite star in Kerr. Sistema, élite star in Kerr. O horriakure makroen lendakia horiak finkatutine foruena aukera? Ta gure, e gure eskubidea kalergiatzeko ala nola ez ditu kontra? France nationale lituaren eh da proga para militara. Estu gutbateko direnko hasiera eta lur zu dusu alaire el kartel ni sotaren artean iduriz sortuta joanustelean lizio ezberdinetan blokisuak antolatu ondorioz komite bat bai bai onako lizio ezberdinak eta fakultatea bizenitien komiteak ala el garikin manifestatzeko baionan vraiment qui nous entend quoi qui se bouge le cul enfin nous en fait on est lesé on se prend tout dans la gueule alors que clairement quand euh... enfin, nous on voit un avenir on va absolument s'en sortir et avec euh, bah, leur réforme leur euh... Leur sélection personnellement on sait pas si on va y arriver et on a une pression constante qui de go mais c'est qui vousz